Unité 1, leçon 1, phonétique. Écoutez et répétez. C'est qui C'est M. Dubrook L'ingénieur belge Oui, c'est lui. Il habite où À Bruxelles.